Vous allez bien? Bon, j'espère que ça va être la même chose après que je vais avoir fini. <rire> c'est intéressant, un des chants qu'on vient de chanter, on dit « si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer, mais c'est parce qu'on a l'éternité. » Là, ça se peut qu'on manque de vocabulaire, mais savez-vous, dans la communication, il n'y a pas juste les mots. Il y a le non-verbal, fait qu'on peut l'exprimer dans l'amour qu'on a les uns pour les autres. Non Puis on peut pas capable de mettre des mots là-dessus des fois, mais on peut le faire. Bon, mais c'est pas mon sujet. Mais Gilles, tu devrais lire ton passage 34, après, parce que je pense que ça va ensemble. C'est bon ça. Je dans la face. Vous m'entendez bien Non C'est juste que je l'ai dans le nez. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va aller? <rire> D'accord. Alors, ce matin, on est dans le chapitre 4 de Marc, pour la troisième ou quatrième fois, je pense, C'est pas la dernière. Et euh, moi, je suis dans Marc, euh, Marc 4, c'est ça que vous voulais dire. Marc 4, et, euh, versets 26 à 34. Alors Seigneur, je te prie qu'on puisse se concentrer sur ce que tu dis, ce que tu veux dire, ce que tu veux communiquer. Et je te prie Seigneur que malgré le messager que je suis, que ce que tu as à dire soit clair pour chacun, selon ce qu'il a besoin de comprendre. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie Seigneur. Amen. Alors Marc chapitre 4, verset 26.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 Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils capable qu étaient capables de l'entendre, qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait, expliquait tout à ses disciples. Et juste avant, Samuel nous a parlé de deux paraboles semblables dans le sens de semences. Et ici, on va voir qu'est-ce qu que Dieu fait entre les deux premières et les, les, les deux autres. Alors, juste pour rappeler. Dans le fond, quand on vient au Seigneur, on est sauvé. Puis là, tous nos péchés sont pardonnés. Seigneur, pourquoi tu ne m'emmènes pas tout de suite au <rire> ciel? C'est parce que c'est réglé. C'est parce que dès que j'ai confessé Jésus, euh, dans mon cœur avec lui, ensuite publiquement par les autres du baptême, c'est donc pas facile... Parce que plus on avance, plus on se rend compte qui on est et comment misérable on est. Et à chaque jour, on est obligé de lutter avec quelque chose. Puis quand on pense qu'on a besoin de pouvoir, quelque chose d'autre, puis quelque chose d'autre. Euh, mais, mais on est quand même, au travers de ça, individuellement, un témoignage en ce qu'on n'est plus la même personne qu'avant. Puis ceux qui nous observent voient qu'on n'est plus la même personne qu'avant. Pas nécessairement qu'on ne fait plus les choses qu'on faisait, mais, mais pas avec le même cœur, pas avec la... Et tranquillement, on va, on va s'éloigner de certaines choses pour s'approcher de d'autres. On va s'éloigner de certaines personnes. Je dirais plutôt certaines personnes vont s'éloigner de nous, puis d'autres vont s'approcher. Mais, mais, mais on est là pour témoigner de Christ. C'est pour ça qu'on reste. Sinon, quel privilège le brigand sur la croix? OK. Pas le fun sur la croix, là? Mais à la fin de la journée, il est mort, puis il est au paradis avec le Seigneur. Hein? Il n'y a rien à prouver. Bien, nous non plus, on n'a rien à prouver. OK, alors, euh, on a besoin d'expliquer, on, on existe pour témoigner de Christ, ce qu'il fait dans nos vies, individuellement, mais, mais aussi euh, le corps, je dirais corporellement, l'Église. Le croyant, il ne peut pas grandir tout seul, il a besoin de l'Église. Puis l'Église a besoin du croyant. Parce que chaque croyant amène quelque chose. Premièrement, il ou elle contribue, arrive dans le corps de Christ, vient changer la dynamique de Christ, positivement ou négativement, dépendamment de où est -ce on est dans, à l'époque. Mais en même temps, avec ce que tu apportes. Fait qu'on a besoin les uns des autres. J'ai besoin des autres, les autres ont besoin de moi. Même ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de moi, ils ont besoin de moi. Puis moi, j'ai besoin des autres, même s'il y en a certains qu'il faut avoir de la difficulté avec. On est là ensemble pour témoigner de Christ. La semaine dernière, Samuel euh, a parlé de deux paraboles, puis je vais prendre ces mots-là, qu'on réunit souvent en une seule, puisque toutes les deux traitent de la semence ou la terre plutôt que l'action du semeur. Aujourd'hui, on va parler plus de l'action du sommeur. D'accord? Puis, euh, je, vais écrire, je vais lire ce qu'il dit. « Il a été expliqué que par un mécanisme que, Dieu, que seul Dieu maîtrise, la semence de la parole porte la vie. Il y a juste Dieu qui comprend ça. Comment ça se passe? Puis, cette semence-là s'épanouit dans la vie du croyant à cause de la grâce divine que Dieu nous a faite. » Fait que Jésus est la parole, la vérité et la vie. On vient de le chanter aussi. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la parole, le chemin, la vérité et la vie, dans la vie de chacun de nous, mais dans la vie de l'Église. Okay? Dans, dans le texte de ce matin, Jésus montre à ses serviteurs trois caractéristiques de son royaume. Ces caractéristiques-là qui doivent être vécues puis prêchées. Vécues dans les, chacun de nous, mais vécues... en nous et qui doit être vu par ceux qui nous regardent. Ça va L'église a la représentation terrestre du royaume de Dieu, puis elle est appelée à être une bénédiction dans le monde. C'est ce qu'on vient de lire dans le texte. Puis je sais que quand on lit le texte, ça te saute pas aux yeux. Mais voici de le rendre plus euh, plus évident. fait que j'ai trois points, OK Le premier, il y a trois caractéristiques. La première, c'est que l'homme sa job, c'est de semer Et L'homme sème et arrose. C'est sa seule job. Dieu fait croître et moissonne. C'est le travail du Saint-Esprit de faire grandir l'individu et de faire grandir le corps. C'est le travail du Saint-Esprit. Et c'est lui qui décide quand on a à semer et arrosé, mais c'est le Seigneur qui récolte. C'est lui qui moissonne. En même temps, pour tous ceux qui s'en approchent. Pour avoir, je suis convaincu que vous avez des témoignages. Je pourrais en apporter aussi des témoignages. Ou est-ce que par le seul fait que tu es quelque part, puis que tu agis de telle manière, et que Dieu bénit l'œuvre de tes mains, ceux qui sont autour de toi, par ricochet, sont bénis. Puis quand tu t'en vas, tu regardes en arrière dans le miroir de ton auto, là, tu changes de place. Tu regardes en arrière, puis tu vois que la bénédiction te suit, mais elle n'est pas nécessairement restée en arrière. Et là, tu te demandes, mais pourquoi j'ai investi tant de temps dans telle affaire ou telle affaire, puis que ça tombe en morceaux? Bien, la réponse, c'est que Dieu va te dire, c'est que c'est toi que je bénis. Mon esprit en toi fait son œuvre. Et par toi, je bénis autour de toi. C'est ça qu'on qu voit. Donc, le premier point, l'homme sème et arrose. Ça, c'est la parole de Dieu. Et au verset 26... Si on le lit, il est écrit, il dit encore « Il en est du royaume de Dieu, pas de toi là, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Qu'il dorme, nuit et jour. » Qu'ils dorment ou qu'ils veillent, nuit et jour. C'est intéressant parce que on va. Ici, on parle de la, la graine qu'on met en terre. Euh, bon, les petits enfants ne sont pas là, là, mais à chaque été, on va aider le fermier pas loin de chez nous, qui est très généreux à, à notre égard. Il euh, faut planter des. Euh, Des oignons, des tomates, euh, n'importe quoi, là, des carottes, tout ça. Il faut y aller une par une, puis c'est tout bien calculé son affaire. Mais il faut que tu te mettes à genoux à terre, puis il faut qu'elle soit sec. Là, lui, il a fait ses sillons avant, puis là, tu viens, tu fais un trou avec ton doigt, tu mets la graine dans le fond, tu mets un petit peu d'engrais de, de, de, de, chimique, whatever. Puis là, tu refermes ça, puis t'arroses un petit peu. Là, là, tu t'en vas là, là, au prochain. Après, là, quand on a fini un rang, lui, il oublie, là. Il oublie le rang. Là. Il ne vient pas checker la nuit. S'il pleut, il pleut. S'il ne pleut pas, il ne pleut pas. Il ne peut rien y faire. Pensez-vous qu'il va aller déterrer la graine pour voir comment qu'elle va? Non, mais on ne fait pas ça, nous autres. Quand on encœure quelqu'un, on sème, on arrose, on déterre, on check, on risque de faire des dommages. OK, mais... Celui qui dort, il est paisible, il est tranquille. Je peux vous dire que le fermier, là, il peut arriver, là, comme les pluies qu'on vient d'avoir, qu'il y a un petit moment de stress, mais il ne va pas déterrer ses graines. Il va attendre voir ce qui va se passer. Je l'ai déjà entendu même dire, bon, cette année, ce ne sera pas une bonne année parce que blablabla. Puis à la fin de l'année, ça déborde. Il y en a trop, il ne sait pas quoi faire avec. Bon. Celui, qui, celui qui, qui dort, il dort paisiblement, il est tranquille, il est confiant. Celui qui veille, ça se pourrait-tu qu'il. Euh, C'est peut-être par inquiétude, par doute, par crainte de ce qui pourrait arriver. Fais pousser du maïs, là, le maïs sucré. Savez-vous quoi, les ratons laveurs adorent le maïs sucré? Ben, il n'y a pas de vache côté de chez eux, mais il y a des ratons laveurs. <rire> Puis, puis les ratons laveurs viennent faire des ravages. Puis je l'entends, là, il est fâché après les ratons laveurs. Mais je ne l'ai jamais vu poser une clôture autour de son champ ou de faire quoi que ce soit pour empêcher les ratons laveurs de venir. Les ratons laveurs, là, ils vont... F... S'ils mettent une clôture, là, ils vont trouver le truc pour creuser en dessous ou déchirer la clôture, passer par-dessus. Vont... Moi, j'ai des poubelles chez nous, là. On est rendu avec des grosses trappes, là, tchou, tchou, tchou, tchou. Parce qu'ils rentre dedans, il sortent de la poubelle, il vide sa terre. Bon, alors, euh, moi, mes poubelles, j'aime ça qui reste dans, dans le contenant, mais, mais. le fermier, lui, son champ c'est trop grand. Est-ce que vous me suivez? Que quand tu as semé et que tu arroses, c'est notre rôle. Mais c'est pas nous qui fait le travail. Fait que moi, je, je désire que, que, que telle personne, ma famille, mon fils, je parle personnellement, là, mon fils, mon petit-fils, hein, qui soit dans le Seigneur. Mais ils ont entendu la parole de vérité. Ils la connaissent. Ils sont capables de le dire. Mais ils font d'autres choix. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que ça veut dire que c'est perdu? Il y a des graines, là. Ça prend du temps avant de germer. Ça va? Alors, qui qui décide? La semence germe et croît sans qu'il sache comment. C'est Dieu qui sait ce qu'il fait avec chacun. Ce n'est pas à nous. pas à nous de gérer, de contrôler la croissance de quelqu'un. On est là pour annoncer la vérité, arroser, puis accompagner. Mais ça ne vous donne rien de stresser. C'est pas vous qui faites le travail. 1 Corinthiens 3. Maria Elena, est-ce que je parle trop vite? Alors les autres? Pas d'excuses. 1 Corinthiens 3, verset 6. C'est Paul qui nous écrit. Alors, Christian va me reprendre. Il va dire, c'est Dieu qui, qui dit, oui, mais Dieu le dit au travail de Paul. c'est peut-être même pas Paul qui a écrit physiquement la lettre, là, mais c'est pas grave. Bon, 1 Corinthiens 3, verset 6. « J'ai planté. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante, qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croire. Combien de personnes avez-vous amené au Seigneur? Je vais pas la main, c'est un piège. Combien de personnes avez-vous amené au Seigneur? Personne. Non, mais même à celle que tu pourrais me nommer, c'est pas toi. Toi, tu as dit la parole de Dieu. Tu as répété, tu as essayé d'expliquer, mais ce n'est pas toi qui as changé son cœur. C'est Dieu qui a fait le travail. Alors, est-ce que j'ai été utile dans la vie de différentes personnes? Oui, le Seigneur m'a utilisé, il m'utilise encore, j'espère, mais ce n'est pas moi, là, le fruit, de, le, le, la raison de leur salut. Si je n'avais pas existé, là, bah il y aurait trouvé quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il y a probablement plus qu'une personne dans la vie de chacun, là. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y en a plus qu'un plus qu'un et une. Longue période. Deuxième point, c'est que Dieu fait croître et moissonne. C'est l'Esprit de Dieu qui fait le travail. Verset 28. La terre produit d'elle-même. D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Mais si je, associe, je associe ça à Quelqu'un qui a entendu la parole de Dieu, la parole de Dieu, okay, dans sa vie, va l'amener à réfléchir, même, même à reconnaître des choses. Mais le moment précis où tu consènes ta vie à Christ, c'est Dieu qui décide quand. Pour certaines personnes, là, on, on, on a un ami commun, il a tout entendu, il sait tout, mais il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien! Sauf de persévérer à répéter la vérité, à regarder les Écritures X fois, sans se fatiguer. Quand il demande, il ne veut pas le harceler, mais quand il demande, il pose des questions, il me semble qu'il déjà répondre à ça deux, trois fois. Bon, c'est pas grave, on répond pareil. Hein? On, on encourage, on offre des opportunités d'aller plus loin. Mais c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose... qui freine sa décision. Bon, je pense avoir mis le doigt dessus une couple de fois, là, parce que quand on met le doigt dessus, on voit le visage qui change. Mais c'est quelque chose-là, là, il y a quelque chose en arrière qui l'empêche de décider que ce quelque chose-là ne va pas l'empêcher d'aller vers le scène. Est-ce que vous me suivez Et on n'est pas capable de contrôler ça. C'est juste Dieu, dans son cœur, qui va changer ça. Puis quand il va le changer, là, il ne sera même pas capable de l'expliquer. Puis nous autres non plus. Parce que la, la semence germe et croit sans qu'il sache comment. Qu'est-ce qui a fait que moi, pendant des années, je parle à quelqu'un, puis il ne veut rien savoir, puis je le rencontre des années plus tard, puis il a rencontré quelqu'un quelque part là, qui a dit une phrase, puis tac, ben voilà, il est converti, puis engagé dans l'église. Qu'est-ce qu qui s'est passé? C'est un peu frustrant, tu sais, des fois, t'sais. Mais c'est parce que si c'est frustrant, c'est parce que je me donne trop d'importance. Mais voilà, mais je me donne trop d'importance. C'est ça le point. Le point est que notre travail se limite à semer puis arroser. Pas à harceler. Pas à insister. Pas à torturer. Le travail, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait dans la vie de chacun. Ésaïe 55 dit. Ésaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent, n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est Dieu qui décide. Mais ce qu'il dit, c'est qu'on ne travaille pas en vain. Quand quelqu'un a entendu la parole de vérité, <coughs> soit ça l'amène au salut, soit ça fait juste ajouter des charbons ardents sur sa tête. Mais dans les deux cas, il n'y aura pas d'excuse, Il n'y a pas de justification devant Dieu. La justification pour nous, c'est Christ. Si tu rejettes Christ, on sait où tu vas. c'est la parole de Dieu qui féconde la terre, qui fait germer les plantes, puis qui donne même de la semence au semeurs. Alors, si on est les semeurs, notre semence, c'est quoi? C'est ça, j'espère? Que Quelqu'un a semé, et, et, et on, on a la semence, on, ça a porté du fruit, et on a la parole de Dieu dans nos mains. Là, maintenant, nous, avec la parole de Dieu, on fait quoi avec? Bien, on doit la semer, puis arroser. mais on ne fait pas le travail de germer, grandir, puis moissonner. Ça va? Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, donc si c'est possible, pardon? Je suis persuadé que celui qui a commencé à de cette bonne œuvre, s'il y a une œuvre qui a commencé dans ta vie, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est lui qui va la rendre parfaite. Nous, on est là pour s'accompagner mutuellement dans la croissance. » Mais c'est lui qui fait que je change, que j'espère que je, je m'améliore dans certains domaines de la vie. Euh, puis c'est lui qui fait que toi, tu, t tu progresses dans la foi, puis que je progresse dans la foi, puis que nous progressons en, ensemble dans la foi. C'est lui qui fait tout ça. Nous, on doit être patients. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Les enfants de Dieu ont reçu un don gratuit. C'est une grâce de Dieu qui nous a été faite. Fait si c'est une grâce qu'on a reçue, essayons pas de l'imposer à quelqu'un d'autre, parce que la grâce, c'est un don gratuit de quelqu'un à quelqu'un d'autre qui ne mérite pas. Hein? Fait que Dieu nous a fait grâce. Alors soyons gracieux envers les autres autour de nous. Annonçons la vérité. Arrosons. Accompagnons. Mais laissons Dieu agir. Car Dieu me témoin que je vous chéris avec toute la tendresse de Jésus-Christ, et que je et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence. Votre amour, là, c'est votre amour pour Christ qu'on vient de chanter. Mais l'amour pour Christ sans l'amour des saints, ça, ça veut rien dire. Si j'aime pas les saints, euh, j'aime pas le Père des saints. <rire> c'est ça que ça veut dire. Donc on grandit et je demande dans mes prières que c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance, alors plus on étudie, plus on réfléchit, plus on médite puis plus on applique la parole de Dieu, plus l'amour de Christ en nous est visible pour ceux qui nous entourent. Et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, mettez votre cœur aux bonnes choses. Intéressant, on fait un cours là, à la maison chez nous avec les jeunes adultes et quelques jeunes de la jeunesse. Euh, sur gérer sa vie pour Dieu. Le focus, c'est ça. Qu -ce Qu'est-ce qu que Dieu veut pour moi dans ma vie? Une carrière, peut-être. Être riche, peut-être. <rire> c'est pas ça que Dieu veut dans ta vie. Ce que Dieu veut, c'est que tu vives la vérité de l'Évangile dans ta vie. Mais, mais on est appelé quand même à avoir un travail, à, à avoir une famille, des enfants, une maison, je sais pas, moi, n'importe quoi. Mais est-ce que tu le fais sur la, tes choix sont faits sur la bonne base? Donc, en pleine intelligence pour le discernement des choses des meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Donc, les choix que j'ai faits, là, sont faits avec une pensée en Jésus-Christ qui dit, « Seigneur, qu'est-ce qu que tu veux que je fasse ici? Pourquoi? Comment? » Puis toutes les réponses sont dans la parole de Dieu. « Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Est-ce que nos vies personnelles et collectives parlent de l'amour de Christ puis témoignent de la grandeur de Dieu? C'est vraiment la question. Alors, Jésus, il est là parmi les disciples, parmi tout le peuple, en fait, là. Il est là. Puis, il dit, quand il est là, le royaume de Dieu est proche. Le royaume des cieux est proche. Ben oui, c'est lui, Dieu. <rire> Puis avec le, quand le voile a été déchiré dans le, dans le temple à la mort de Christ, ben, ça nous a l'accès direct, hein? Dans le lieu très saint. Je peux aller, peu importe ce que j'ai de l'art, je peux aller devant le Seigneur, lui parler directement. Il ne me rejette pas. Hein? Bon, 22. Il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines des misérables. Il écoute, puis il est prêt à répondre. OK? Fait qu'on peut aller le voir en tout temps. Le royaume de Dieu est proche. Alors, si le royaume de Dieu est proche de toi, de toi, de moi, de chacun de nous ici, ben... Le royaume de Dieu est proche de tous ceux qui sont proches de nous. Est-ce que vous me suivez? OK. Éphésiens 2. Il dit Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien ordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. OK, le temple d'Israël, il était où? À Jérusalem. Le royaume de Dieu, quand on reste avec Israël, il est où? C'est Israël? Son temple est où? Au milieu d'Israël, même quand il était dans le désert, là, le la temple était où, la, la, la tente d'assignation était où, dans le milieu du peuple, en Israël, le temple était à Jérusalem, ok, au milieu de la place. Puis là, nous là, on est dans la maison de Dieu. Fait qu'on est où Si on est dans la maison de Dieu, si on est le temple de Dieu, bien, on est où On est dans le royaume de, voilà. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Le Christ est en nous, ben on est dans le royaume de Dieu ensemble. Pour ceux qui doutent, là, Romains 1, verset 16, dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est a révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit « le juste vivra par la foi ». Donc, sème la parole, arrose. Quelque part, l'Esprit de Dieu convainc. Mais la personne doit croire, doit, doit premièrement comprendre sa position de pécheur, se repentir, puis croire. Mais elle ne peut même pas faire ça si l'Esprit de Dieu ne le convainc pas de ça. Puis ça, on ne peut pas le faire. On peut juste en parler. On peut lire les promesses aussi. Que quelqu'un qui fait le pas de foi, qu'est-ce qui va y arriver Donc le point c'est quand on parle aux gens, c'est ça notre responsabilité, c'est de parler de la parole de Dieu, l'amour de Dieu, ce qu'il fait dans ma vie, mais aussi ce que Dieu veut faire dans sa vie. Puis qu'est-ce qui va manquer s'il ne prend pas, il, elle ne prend pas une décision pour le Seigneur Qu'est-ce qui, qu qui va t'arriver Savez-vous Personne veut faire ça. C'est bizarre. Moi, je trouve ça bizarre. C'est difficile. Mais c'est pourtant tellement simple. Quand on est, là, on est destiné à l'enfer. Puis sans Jésus-Christ, là, on s'en va en enfer. Saviez-vous que vous allez. Pas vous autres là, mais ceux qui n'ont pas pris préposition pour le Christ, vous allez en enfer. Bon, si ça ne vous dérange pas, vous n'y croyez pas, vous trouvez ça ridicule, ben, enjoy life, là. Profitez du moment, mangez et buvez, car demain, vous allez mourir, puis là, ça va être un, un choc culturel. Mais, mais, mais si ça vous touche, on peut s'en parler? Parce qu'il y a la vie éternelle, il y a une promesse. Dieu ne nous a pas abandonnés dans cette condition-là. Dieu a une promesse pour nous. Marie-Hélène, tu me suis toujours? OK. Alors, la, la, la parabole du, du royaume, quand il dit euh, qu'il met le fossile, OK? La, para, la, la parabole du royaume, les deux paraboles, c'est soit qu'on applique ça... Euh, au fait que Dieu a commencé, il y a un grand jardin, OK? Puis, euh, en fait, la, la, la graine de, de Senevé, c'est tout petit, mais c'est pas la plus petite graine. C'est juste qu'en Israël, c'est la plus petite graine. Puis quand on parle de il « va, il, va, il peut pousser très haut », certaines références disent « qu'il peut monter jusqu'à 4 mètres de haut, un plant de Senevé ». La moutarde, c'est une moutarde noire, je ne sais pas, là, qui pousse là-bas. 4 mètres de haut, ça fait des grosses branches, puis les oiseaux, effectivement, peuvent aller euh, se coucher dedans. Euh, donc, ça pourrait être, là, que quand Christ est venu, c'est le début de l'Église, puis l'Église va, va prendre de l'ampleur au point où euh, le monde va en, béni, va en, va en être béni, d'accord? Mais ça peut être aussi dans ma vie personnelle ou dans la vie de l'Église locale. C'est que Dieu fait un travail dans ma vie personnelle. Il m'amène... À, à la décision et c'est là que le fossile coupe d'une certaine manière avec mon ancienne vie je suis une nouvelle créature puis ce que Dieu veut faire à partir d'ici je suis dans le royaume de Dieu ce que Dieu veut c'est me bénir puis que je sois une bénédiction par lui autour de moi Dieu veut nous bénir puis veut que nous soyons une bénédiction autour de nous on n'existe pas pour nous-mêmes pour nos caprices, nos désirs personnels Dieu va nous bénir. Mais on existe pour lui. Donc, le troisième point, la troisième caractéristique, c'est que le peuple de Dieu est source de bénédiction pour ceux qui s'en approchent. Alors, il faudrait se poser la question, est-ce que, est -ce que je, je peux dire que dans ma vie personnelle, Dieu bénit autour de moi, malgré moi? Pas parce que moi, blablabla, bla, bla, mais malgré moi, Est-ce est qu'on peut dire que l'Église ici est une bénédiction pour ceux qui nous entourent? Okay, on peut penser à nos familles immédiates, là, mais on peut élargir aussi. Je vis à Saint-Charles, vous vivez à un bel oeil, Ottoban Park, Mont-Saint-Hilaire, euh, à quoi je veux le dire, je ne dirais pas, Saint-Jean-Baptiste, saint <rire> <Marie> ville <rire> Sainte-Julie, oui, Saint-Lambert, ne sont pas ici aujourd'hui, ouais. mais bon. Ah, Mance! Excuse-moi, Mance! Oh boy! Ça m'a fait mal, le regard! <rire> OK, Saint-Lambert. Bon, il y a probablement quelqu'un d'autre que j'ai oublié, là. Non, oui? Longueuil-Saint-Lambert, excuse-moi. Longueuil. Moi, je suis mais on est affiliés, nous autres, là. On n'a pas de difficultés. Bon. Alors, verset 30. Saint-Charles, je l'ai dit. Je commençais par ça, je pense.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 porte du fruit, c'est-à-dire elle grandit. Elle grandit, quand es rendu à 3-4 mètres de haut, là, pour une petite graine de rien, t'es rendu à 3-4 mètres de haut, puis tu te tiens debout, c'est que tu es solide, t as de l'assurance, es bien accroché dans tes racines, tu portes du fruit. Et tu es une bénédiction pour les oiseaux du ciel, peu importe d'où ils viennent. Les oiseaux du ciel, vous pourriez comparer ça à ceux qui sont des non-croyants, OK? Ils ne sont pas dans le royaume, mais ils s'approchent du royaume. Ils voient qu'il y a quelque chose dans le royaume, sans savoir que c'est le royaume. Ils voient qu'il y a quelque chose là, de réconfortant, de rassurant. Ils s'approchent, puis là, ils commencent à picosser. Qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent la semence. <rire> puis là, il pourrait être que s'ils ne la prennent pas pour eux, ils vont l'emmener à quelqu'un d'autre. Ils vont planter. On va avoir d'autres graines de sainévé qui vont être mises ailleurs. Vous me suivez? La, la, la graine de Sénévin, c'est comme, comme de dire c'est la simplicité de l'Évangile. C'est pas compliqué l'Évangile. Ça ne donne à rien d'aller dans trop élaborer quand on commence avec quelqu'un. Puis des fois, il nous pose des questions. Là, Écoute, c'est quoi Jerry lundi? Lundi, on faisait notre cours euh, Gérer sa vie pour Dieu, puis il y a deux amis de Jerry qui sont là. Boy, j'avais de la misère. pas de la misère. J'avais de la difficulté. à rester dans, dans le sujet, parce qu'il y avait plein de questions par rapport à l'Évangile, c'est deux non-croyants. ben un qui, qui sait tout, bien, qui sait tout, qui a tout entendu, mais qui n'arrive pas à prendre une décision. Puis là, la côté est totalement profane. jamais vu une Bible de sa vie avant. Il rouvre la Bible, on lit les versets, on se promène là-dedans. Écoute, aucune réserve, là. Il n'est même pas, euh, il y a même pas euh, choqué, il n'y a pas de défense. Non, non, il, il prend ça là, comme un bon verre d'eau frais. Mais il y a plein de questions, on se promène partout. Mais là, je suis là, on se promène partout, là. Jerry, il faut qu'on arrive à retourner aux essentiels. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Parce que sinon, on va juste en parler. Mais il y a besoin de la. Il y a besoin des, des graines de base, <rire> des, petites, des, des petites semences, là. C'est clairement qui on est, qui est Jésus, c'est quoi le péché, l'enfer, le ciel. On a tous parlé de ça, là. il y a même fait un. Alexis a fait un commentaire après, parce que j'avais un flip chart, là. là c'était plein de barbeaux. Il dit. Quand on regarde ton flip-chart, c'est juste des barbeaux. Mais au moins, j'ai suivi la conversation. Bon, mais ça, ça me dit à moi, là, trop d'informations. Il faut retourner à la base. Le royaume, la venue du royaume de Dieu a commencé par Christ qui est venu. Mais quand Christ, à la Pentecôte, a mis son esprit sur ses disciples, à ah, 120 qui étaient dans la chambre haute, Qui ont été touchés par l'Esprit de Dieu à un point tel qu'ils glorifiaient Dieu, sont sortis dehors. Ils avaient peur, hein? ils se tenaient en cachette. Ils sont sortis dehors, ils, ils parlaient fort, ils chantaient, ils parlaient. Puis les gens qui étaient là de toutes les nations de, de, de l'Empire ont entendu dans leur langue respectives les vérités concernant Dieu. Ils sont 120. Quand Pierre va prendre la parole il parmi les 120, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur raconter brièvement. qui est Jésus-Christ, et euh, ce qu'ils ont fait, puis le besoin qu'ils ont de se convertir, de se repentir, puis de s'approcher de Christ. 3 000 âmes. On vient de passer de 120 à 3 120. 3 000 âmes qui se convertissent. Acte 2. Acte 4. 4 000 âmes qui s'ajoutent, à part de, du témoignage de ces personnes-là. Puis dans ces personnes-là, il y en a qui viennent d'ailleurs. Alors, quand vous lisez le livre des actes, Paul, à un moment donné... Paul, Paul va aller, euh, pas Paul, mais euh, Barnabas va à Antioche. Et quand il arrive là-bas, il y a un témoignage de l'Évangile. Mais ces gens-là arrivent de où? Probablement de Jérusalem. Ils ont entendu Pierre, ils ont vu des choses, ils sont partis. Il arrive à Antioche, il y a une église qui s'est formée. Barnabas y va, il dit wow! « Et là, il va parler de l'Esprit de Dieu, ils en ont besoin. Puis il va aller chercher Paul. C'est là que le, le ministère de Paul commence. Et là, Paul va commencer... Des voyages, parce que Dieu leur demande, ils vont aller annoncer l'Évangile, ils vont aller semer. Mais c'est qui qui a fait que ça, ça s'est répandu sur toute la terre? On a la Bible dans pas mal toutes les versions, tous les dialectes, tout, presque. Qui, qui a fait ce travail-là? Paul? C'est Dieu. Qui, qui a protégé l'intégrité des textes qu'on a de, de, de, de Moïse jusqu'à nous? Il n'y a aucune autre nation, il n'y a aucune autre religion qui peut remonter aussi loin dans le temps avec autant de fidélité. Hein? Fait que Dieu il la préserve. Ça, c'est le royaume de Dieu. Fait on peut dire que c'est ça. Mais c'est aussi dans la vie de chacun. Parce que si je regarde dans le monde, là, on va regarder quand Dieu a béni Abraham, Abraham, il fait une promesse à Abraham. Abraham va à Isaac. Isaac va Jacob. Jacob a deux fils. OK? Un des deux fils, douze tribus. C'est ça, Jacob va avoir... Isaac a deux fils, Jacob et Esaü. Jacob va avoir douze fils, les, les nations. Et ils vont entrer en, en, dans, en, en Égypte. Ils sont 75. 400 ans plus tard, ils sortent. Ils sont 600 000 hommes de pied. Ça veut dire qu'ils sont quelques millions de personnes. Et ils vont prendre possession d'un pays. Et ce pays-là que Dieu leur donne, non seulement ils vont avoir ce pays-là, sous le règne de Salomon, Le territoire est élargi au-delà du Jourdain. On peut se rendre jusqu'en Irak, en haut la Syrie. Tout ça, c'est tout sous le contrôle d'Israël, de Salomon. Et c'est paisible. Même la reine d'Éthiopie va se déplacer pour venir le voir tellement sa sagesse est, est reconnue. Ça, c'est la puissance de Dieu dans son royaume terrestre. Est-ce que Dieu veut quelque chose de différent pour nous? Vous regardez l'Évangile, ce qu'il a fait sur la terre là, ça a transformé des sociétés. Il y a des œuvres missionnaires là, le siècle, de, le, pas le siècle dernier, mais l'autre d'avant, les années fin 1700-1800, les, les, les Américains là, puis les Anglais britanniques ont investi des fortunes. Ça venait facilement l'argent pour répandre l'évangile partout. Ils ont envoyé des missionnaires partout. Les gens acceptaient de mourir pour l'évangile, se déplaçaient, mettaient tout de côté pour aller annoncer l'évangile. Ce que ça a fait, c'est que plein de nations ont transformé leurs lois pour être cohérents avec ce que l'évangile dit. On a des la Croix Rouge. Euh, Plein d'hôpitaux partout dans le monde, des, des, des orphelinats, des, des mouvements évangéliques comme les scouts, les guides, euh, l'armée du salut, euh, YMCA, euh, nombreuses écoles et universités aux, aux États-Unis qui font la guerre à l'Évangile ont été fondées par des, des gens qui voulaient répandre l'Évangile, enseigner l'Évangile. Ça a eu un, tout un impact dans le monde. C'est quoi notre impact à nous? Je suis, pas un, je suis pas en train de faire des reproches ou rien. Je veux juste dire qu'on se pose la question, nous individuellement, puis nous en tant qu'Église, c'est quoi notre impact Faut se la poser la question. Ça serait un bon sujet de souper-causerie bientôt. <rire> mais on a quand même des choses que qu'on veut vous partager, que c'est un humain cœur. Mais il y a des choses qui se passent présentement, mais là, pas le temps ce matin. Tout le système de santé et d'éducation au Québec était fait par des organismes religieux avant 1960. <coughs> Regardez ce qui, puis ça marchait. Ça marchait là. Moi, je, moi, je viens de Black Lake, ça, ça vous dit rien peut-être là? Pat peut le les mines d'amiant, <coughs> l'amiant. <rire> A, à côté de Telfordman, il y a un petit village qui s'appelle Black Lake, mais plus loin un peu, il y a un autre village qui s'appelle Saint-Ferdinand. Le plus gros hôpital pour maladies mentales au Québec. C'était énorme. Plein de gens. Il y avait du monde là. là. Beaucoup de monde qui était là. C'était des volontaires, des religieux, des religieuses, des, des médecins, des infirmières, religieux, religieuses, des systèmes d'éducation, des frères, des soeurs, qui enseignaient. Bon, on peut les, les critiquer pour un paquet d'affaires, mais... Ils étaient impliqués dans la société. Depuis la Révolution tranquille, comment il va notre système de santé? Comment il va notre système d'éducation? Sont où nos gens qui ont des maladies mentales? C'est du jamais vu, là. OK? Trois, quatre pilules, puis va, va te promener. Non, mais c'est parce qu'ils ont besoin. Mais ça l'a quand même fait, ça. La bénédiction de ceux... Qui voulait, qui voulait faire ce que Dieu demande, prendre soin des, des misérables, des misérables, pas dans le, sens, dans le bon sens du mot, OK? Vous me comprenez? Nous sommes la lumière du monde. <coughs> Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. On a tendance à passer vite là-dessus pour aller au prochain verset, verset 2. Verset « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre, » prenez la graine de neveu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Il est une bénédiction, il ou elle, Tout ce qu'il fait, lui réussit. Qu'est-ce qu'il qu combat? Ne pas marcher selon le conseil des méchants. Ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Parce que ça, ça m'enlève le temps que j'ai de besoin pour trouver mon plaisir dans la loi de l'Éternel, la méditer jour et nuit, sans autre chose qui vienne en contradiction avec. Éphésiens, je vais finir avec ça. Je juste avant parce que mon professeur, il n'est pas là, mais il va me taper ses doigts. J'avais trois points. <rire> L'homme sème et arrose. C'est sa seule responsabilité. C'est Dieu qui fait croître et qui moissonne. C'est lui qui décide quand. La moisson, c'est pas quand je meurs. La moisson, c'est quand je viens au Seigneur. La grande moisson, là, ça, ça va avoir lieu quand le Seigneur revient avec euh, en force. Et le peuple de Dieu est une source de bénédiction pour ceux qui s'en approchent. question qu'on doit se poser chaque jour, « Seigneur, est-ce que moi, personnellement, je suis là? » là? Parce que si je ne suis pas, le corps ici est affaibli. Chacun de nous. Éphésiens 2, 19. « Ainsi donc, » Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation du Dieu en esprit. Et là, dirais pas, mais si on retourne à Éphésiens 4, 11 à 16, tous les dons qui sont donnés dans l'Église sont pour le bien de chacun des enfants de Dieu, afin que tous les enfants de Dieu deviennent ensemble matures, <coughs> matures, capables de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Ça va? Amen.